بسم الله الرحمن الرحيم طيب دخلنا في باب باب نجاة الله أن... صعب هذول بس ان بعض ان بعض هذه الامه امتي ما زال من هذا وهذا مضاف اليه من بعض ان بعض هذه الامه Non. Et par quoi l'auteur s'est-il euh, basé pour ces euh, jugements, ou pour mon âme Je ne veux plus résumer que cela encore. Sur quoi s'est-il basé pour remettre ces jugements par rapport à cette Ummah شكرا دي من في منصبات الآية للباب ليس هذا ليس هذا ايوه اذن سدل لي ايه تحكي عما حصل من اهل الكتاب طيب ان dizendo que dans cette communauté justement on va agir comme eux طيب اخذنا الدليل الاول الى الثالث اليوم نكمل الرابع والخامس ان شاء الله يقول عن ابي سعيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتبعون سنن من كان قبلكم حذوه اريكوه ذوه ليكوه ذوه حتى ولو دخلوا اجره ذب بدا دخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى على فمن اخرجوه Donc selon Abu Sa'ad al-Khudali, le professeur sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Vous allez certes suivre les traditions de ceux qui étaient avant vous, pas à pas. » Et alors lui, il a comparé, il n'a pas dit pas à pas, mais en français on dirait comme ça. Quand il a dit « Hazwa al-il-kouzza bil-kouzza », ce sont les flèches, les flèches. Les plumes qui a l'air d'une flèche, pour que la flèche elle vole, sont toutes les mêmes. Il faut qu'elles aient la même taille. dans mes proportions. Alors même, proportion. voilà. euh, même s'ils devaient rentrer dans le trou d'Alizar, vous les, vous y auriez avec avec eux. Ils ont dit oh ma fidallah, les juifs nous sont arrivés dit qui donc Et qui donc طيب يقول شرح الكلمات سنن اي طرق de voie tradition ازوا القذى اي مساوي ريشه السهم comme on expliquer de la même manière que sont placées les plumes sur l'arrière d'une flèche de la même manière au même degré et de même taille الشرح الاجمالي يخبرنا ابو سعيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر بان هذه الامه ستقلد الامم السابقه في عاداتها وسياساتها وجياناتها وانها ستحاول مشابهتهم في كل شيء كما تشبه ريشه السهم بريشه اخرى ثم اكد هذه المشابهه والمتابعه بان الامم السابقه لو دخلت عجر ضب مع ديقه و ظلمته لحاولت هذه الأمة دخوله ولما استفسروا الصحابة ولما استفسروا الصحابة أراضي رو عنهم عن مراد بمن كان قبلهم وهل هم اليهود والنصارى أجابا بن عام بقبو السعيد نعم فامد يوحاليث كل نبي صلى الله عليه وسلم يقول que cette communauté va imiter د'accord sœl d'avoir eux, les communautés d'avoir eux. Dans leurs coutumes, dans leurs politiques, dans leur culte. D'accord, ils leur ressembleront en tout. Non pas leur apparence, même dans leur parler, pas leur mers, on les leur... allait. C'est une chose que Adam indalail annoboua. Comme les preuves de la prophétie du Nabi sallalah alayhi wa sallam. ஜன் ouinnama hadhi l'aje d'dounia. Kaydouk ki kuffar dans la dounia réussissent d'après eux. Donc celui dont l'objectif principal c'est la dounia il va prendre celui qui est son exemple pour cela. Comme en tout mot dans beaucoup de domaines, celui qui est dans un sport il apprendt comme modèle les meilleurs sportifs de sa catégorie. Sur le football que ce soit le basketball, que ce soit euh, le sport, d'accord Il va toujours prendre les meilleurs joueurs, comme exemple. Et se baser sur eux. Il va voir qu'il y a dans tous les domaines de la dunia. Celui qui veut devenir un grand archi architecte prendra l'exemple sur les grands architectes de cette dunia. Celui qui veut être médecin se référera au plus grand médecin de cette, de cette dunia. Donc celui qui veut le delà Il se réfère à qui Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Kama kala ta'ala. Lakande kana lakum fi rasulillah. Ussatun khasaratun. Limang kaner le jour Allah wa liyum al-akhir. Vous avez certes un bon exemple dans le message d'Allah. Pour qui espère Allah les jours derniers Allah. Celui qui espère Allah les jours derniers, son exemple c'est que Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il va faire comme lui, autant que possible. Et celui pour qui... L'objectif ce babon plutôt le son objectif principal c'est obtenir les bienfaits de ce babon et de regarder qui le Koufa ou les foussa parmi les musulmans qui œuvrent à le Koufa ça veut dire si prendre un exemple un musulman il va prendre un exemple un musulman qui lui ont regardé le Koufa pas pour un musulman c'est que le mustaqim ça ça alim là quand ils vont pour le football y en a, ils vont dire ouais le meilleur joueur c'est un tel ça musulman n'importe ce footballeur là c'est qui son exemple c'est pas un musulman ça va être un brésilien ça va être un argentin Ça va être un, voilà. Et même si on dit que ça musulman qui est le meilleur genre du monde, ce musulman là on rentre les couffars comme exemple. Parce que à la base le football c'est pas un sport qui est inventé par les musulmans. Juste ils ont suivi. Donc c'est pour ça que tu vois que l'amour et la motivation pour atteindre au-delà, tu vois à travers les actes de beaucoup de gens. Tu peux le voir à travers son apparence, à travers ses références et à travers ses quotations. tu verras quelles sont ses priorités. On ne dit pas qu'il ne veut pas l'au-delà. Mais on dit qu'il est attaché à autre chose fortement qu'il va obtenir. Donc pour l'obtenir, il va prendre l'exemple de ceux qui l'ont obtenu. Mithil al-Muslim, celui qui veut connaître la sunnah, et bien comme il faut, il va l'apprendre pour ceux qui la connaissent. Le roulama. Donc, comme on a dit l'exemple tout à l'heure, celui qui voulait devenir fort référentiel dans un domaine et probablement les gens d'accord à qui on se réfère dans ce domaine-là. Donc les musulmans aujourd'hui ressemblent le plus possible aux koussars car ces koussars ont une part apparente de ce bas monde, c'est tout, apparente. D'accord. Et c'est pas de ce bas monde leur sert malheureusement qu'est-ce que nous dit Allah aujourd'hui La communauté musulmane réellement prend le Nabi sallalahu alayhi wasallam comme référence, sa rocher au din. C'est le père de ce bas-monde, il aurait également. Mais en plus, il aurait mieux que les koufars et en plus, à leur reproche d'Allah, Azza wa Jal. Ça s'envierait dans le halal dans ce qui profite à l'islam aux muslimines. Mais non. Tu vois. Il va prendre ce qui vient des koufars et que même des fois, les koufars ont pris des muslimines. Des fois, si les koufars ils ont pris des choses de nous et les muslimines ne savent même pas, ils disent « Ah, c'est bien ce qu'ils ont fait, ouais, c'est de vous qu'ils ont pris ça. » Plein de choses. Dans des lois qu'on voit actuellement et tout le monde... dans dans dans les, dans les dans les dans la politique plein de choses sont prises de de de de de de de, de religion et surtout de l'islam mais souvent ça même pas aujourd'hui tu as des musulmans ayo ce jalaja la barbe de la barbe djallaakbar la barbe ala bas sunna obligatoire du prophète sallalahu alayhi wa sallam qale oful luha wa kussur shawarid c'est pour ses barbes et raccourcir les moustaches tayeb Donc là-bas, ils possimaient les barbus. Les gens du livre étaient barbus. Les bouchires cones, les les les Herqresh Zaab étaient barbus. Et là-bas, chez les hommes sous avant, c'était barbu. Seulement là où on se distinguait sont taille les bostages. Sinon les, les, les Yahouds qu'aujourd'hui ils sont barbus. Les autres là, les Celtes et Vikings, c'est barbu. Les Gaulois à l'époque de la Gaule, ils étaient barbus. Le Romain se rase, je crois. Le Romain il se rase. En tout cas, la, la barbe est une chose qui fait partie de la vérité de l'homme de base depuis longtemps. Les rois toujours se prononçaient avec des barbes, les grands penseurs, les grands les grands hommes de l'histoire étaient barbus. Après, ça fait peut-être, allons-y dire, peu de temps, la barbe a disparu. Sauf chez des gens particuliers, dont les musulmans, dont les juifs fer restent sur on va dire les juifs qu'ils appellent orthodoxes. Et ça se tord. qui aussi également on regarde la barbe. Et les musulmans après bien sûr bah sur le Koufa, faut qu'on s'raser. D'accord Raser, raser taire la moustache. On le bouc, on peut tirer pousser tous les moustaches. Après c'était la mode des bouc. Ça leur encore, je pense un peu. Hop Allez. Alors c'est un petit sunna mais y a Khalifa pour ça il a barbe, je suis un bouc. Ouais ouais. Dikta vu à te avoir un bouc. Ça t'a plu, donc tu mets un bouc. Mais comme t'es un muslim, et qu'on te dit que casa casa, tu dis non, non. Il y a un khidaf, je suis entre les razaib. On peut se tailler la, la, la barbe. Parfait. Il y a quelques temps, tu faisais pas ta, pas ta barbe. Maintenant, la mode est arrivée, barbe totale, ah hop, il a sa barbe. Tu dis, c'est qui ton exemple, à ce moment-là C'est le nabi, sur la salle Ou c'est le, le, le, le, le, le footballeur, le chanteur, ou le combattant C'est qui Tu vois Tu crois qu'il y a une barbe pour l'islam C'est pas pour l'islam qu'il y a une barbe. C'est pour la mode. On dit ça fait dizaine, on te dit laisse ta barbe pour l'islam, la sunnah, t'as du hajr, et t'es plus beau comme ça. Là, il a fallu que tu vois un khabis le faire pour que tu as le faire. T'as des, des femmes, elles, elles se voilent pas là. Demain, les cafés là, tu vas voir euh, la chanteuse Fulana avec un hijab, c'est la mode. Elle va dire trop bien un hijab, si tu en dors, je vais en mettre un mot aussi. Pourquoi Est-ce que t'as vu Fulana qui a emporté un dans son clip Ah. ou sur un différent mode. Mais ah. les sahabiyat, ou l'ordre d'Allah Azza wa Jal, ça n'a pas été pris en compte. Il n'y a pas d'âge. Ce n'est pas l'artissable. T'as qu'il y a des koufars. Même si il y a l'apparence, tu vois, ah, c'est bien, oui, c'est bien. Mais ça n'y a, ce n'est pas au bien d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire se ressembler aux gens qui l'aiment. Et ça, c'est une calamité. Il a dit, « Moussi, il va fait au matin. » Son maqara, donc il a dit à tel point que si les koufars vena Eh bien, les bons sims, ils rentrent dans tout le blézard. Malgré qu'ils soient petits, étroits, hein, et euh, obscurs. T'en as aujourd'hui, Wallah, ils portent le masque. C'est pas pour le corona, c'est dans des pays. Si vous avez vu à la télé, tout le monde n'a que des masques. Allez, on va mettre un masque, nous aussi. Le corona, ils s'en fichent, ils n'ont pas peur. T'en as les portes des masques aujourd'hui, Wallah, je te dis que c'est pourquoi pour la mode. On dit que les couffons, ils ne portent pas pour la mode, les, les, les masques. Ils en ont marre, des masques. Si vous l'arrachez, ils l'arracheraient. To et tellement embublé par eux que ah ils ont des masques aussi je me mets un masque aussi tu vois et après ils pourquoi tu mets un masque à corona corona t'es sûr t'es sûr ce corona parce que on voit serrer la main à tout le monde on doit voir faire casa à casa à casa tu rafles toutes les les les précautions données par ah mais le masque tu le portes pourquoi est-ce que tu as vu là la... fouler de la télé que le masque maintenant tu nous vois des styles qui font avec façon enfin, là allez, le porte aussi Alors ah bon, ça, un... attends, on blague pas de porter le masque. On te dit qu'on a le papier masque, c'est pas parce que c'est euh pour le le corona parce qu'ils ont vu des couffards à la télé porter du masque. Donc il faut le porter aussi. Voilà. Même ce qu'on fait là de la distance, la stratégie de distanciation là. C'est leur découfort ça. C'est comme ça qu'on peut se ça au monsieur de faire ça. Tu vois, ici si on le fait, on regarde. Il y a pas plus de mal qu'ailleurs. vient dans ma mémoire. Soit dans des endroits ils font la salat ils en font cheville cheville et pour l'épaule, il y a pas plus de mort que dans les pays où ils font la salat là de quel mettre de l'autre. Soit et comme il y a aussi la Saudi qui le fait et que pour la Saudi tout ce que la Saudi fait c'est parfait, alors ils imitent les gens. Alors la Saudi c'est pas c'est le le perso d'islam, mais c'était pas un faqih faïb parce que je veux dire les ulémas ils sont pas faïb non plus. Ce qu'il faut aussi c'est le dalil. Que ce dalil soit avec des ulémas de tel pays ou tel pays, c'est le dalil. Parce que les gens, ils sont trop... Tout ce que la Saoudie aide, c'est pas seulement vrai en religion. Ils ont plein d'avis, l'urlame saoudi, qui ne sont pas corrects. Et ils ont plein d'avis qui sont corrects également. Donc, là, ma wakaza. Ce qu'il me dit... Al-fawaid. Bayaid mu'ajizat lil-nabi sallallahu alayhi wa sallam hissu, tatahakak ma akhbarabih. Comme on vient de le dire. Ça montre la prophétie du nabi sallallahu alayhi wa sallam. Je veux que ce qu'il a dit, c'est réalisé. Faniyant tawudiha al-ashiya al-marnawiyya bilamsidati l-hissiyya. Le fait de donner des exemples avec des choses imagées, pour des choses concrètes, fait partie de l'enseignement de l'islam. Des métaphores, des images, des paraboles, il faut comprendre une chose qui est réelle. Le Coraine, alors, dans le Coréen, il y a des exemples. Alors, il va comparer le tohid à un arbre avec ses racines. Il va comparer le tohid à un arbre avec ses racines. ah tahrim mushabahat al-ahl al-kitab la ta'ti thudura sablo jond al-kitab tushabuh bil-ahl al-kitab yajid biziar sourt ala base li haram mais peutt min sghayer peutt min kebayer peutt bidha peutt kufa peut shirk ça les pas quand tu les imites c'est toujours haram mais la chose que tu limites doit quoi toucher ça peut être un petit péché ça peut être un grand péché ça peut être une bidade et ça peut réveiller au couf en les suivant en les évitant quelque chose qui de la mécréance tu les suis en cela tu mécrois ça dit rabiaun souale le kitab am ma khofia hein souale le imfan am ma khofia hukmo qu'il faut demander aux gens du science dans ce dans le jugement nous a échappé ils ont bien demandé يقول النصارى بس دي جفري الكريتيا قال دي كي دونك ياكمونه سبات الحديث الباب للتوحيد حيث يدل الحديث على ان هذه الامه تستعمل معامل معامله اهل الكتاب ومن عمل اهل الكتاب عباده اوثان ومن عمل اهل الكتاب عباده الاوثان دونك لا ديكت الحديث يا بو مونتر ك نوتر كوميونوتي فا اجير كوم واجي لي جون دو ليبر في لور زكت الي ا لادوراسيون دي زيدول سا ستا شابور كي سترا دو اخر طيب <تصفيق> ثم قال وللمسلم دليل الدليل الخالص وللمسلم ثوبان اراد يروي عنه انا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله زوالل الارض فرات مشالقها ومغاربها وا ان امتي ستبلوغ ملكا سيبلغ بركها ما زوياني منها دونك الى قال الله عز وجل ما montré le monde la terre j'ai vu tous ses horizons et que le royaume de ma communauté va atteindre tout ce qui m'a été montré واعطيت الكنزين الاحمر والابيض و ان يسالت ربي لامتي ان يهلكها بسنه بعمه وان يسلط عليها عدوا من من سوان فسهم ف ستصبح بيدتهم فستصبح عفوا نعم فستستستبيها فستبيها بيدتهم وان ربي قال يا محمد طيب عفوا دونكيل دي ك il m'a été accordé les deux trésors le rouge et le blanc, le rouge c'est l'or des romains et le blanc c'est l'argent et la pierre précieuse des perses et j'ai demandé à mon seigneur pour ma communauté qu'il ne la détruise pas par un événement de masse c'est à dire comme par exemple une pandémie ou une famine une chose qui prend des gens à par masse, qui t'ilégère en grand nombre. Et également, qui ne la soumette pas à un ennemi en dehors d'elle-même. C'est-à-dire un ennemi qui finira par la exterminer. C'est-à-dire les koufars. Et le Dieu dit, « Mohamed, quand vous avez eu un ennemi, vous ne vous êtes pas ennemi. Et vous avez eu un ennemi, vous ne vous êtes pas ennemi. Et vous avez eu un ennemi. وان لوصلت عليهم عدوان من سوائر فسهم فيستبيح بيذتهم ورا اجتمع من اقطارها حتى يكون بعضه بعضهم يلوك بعضا ويذبي بعضكم بعضا وكلادي الله عز وجل له رد و محمد lorsqu'je décrète une chose celle-ci a forcément lieu donc j'accorde je t'accorde pour ta communauté de ne pas les détruire d'accord par un événement de masse en une année. Et de ne, pas la faire, de ne pas la faire se faire dominer par un ennemi en dehors d'elle-même, qui finit par exterminer. Même si toute la Terre se renierait pour contre elle. Comme si les Koufas, ils font tout ce qu'ils veulent pour tenter de s'en prendre aux musulmans, alors là, il y a des critiques qui ne pourront pas les écrire. Parce qu'ils pourraient avoir un endroit, partiellement, d'accord On l'a vu, en histoire ça a été vu. Mais la cruauté dans son ensemble, elle est pas possible. Il a dit Donc, même si ce, ce les ennemis se réunissaient tous ensemble, tous les coins de la terre, pour la pour la la combattre, pourraient avoir de sur elles pour s'amuner. Je dis que le satan de de vous-même en êtres autres. Ça veut dire que ce sont des musulmans qui vont tuer d'autres musulmans. Et d'autres musulmans qui vont prendre en prisonniers d'autres musulmans. Et tu vois, le plus grand des conflits qu'il y a eu dans l'islam, le plus grand tueur des musulmans, c'est qui C'est les musulmans eux-mêmes. Par les attentats actuellement, à cette époque, dont les koufars n'avaient pas de se plaindre, les plus grandes victimes des attentats, ce sont les musulmans eux-mêmes. Il y a le plus d'attentats à risque dans le pays d'islam. S'il y en a un chez vous, il y en a dix chez nous. S'il y a dix morts chez vous, il y en a mille chez nous. D'accord Donc les gens les plus amenés à devoir combattre le terrorisme sont les moussibout eux-mêmes. Ce qui prouve bien que ce terrorisme n'est pas de l'islam, parce que les plus grandes victimes du terrorisme sont les moussibout eux-mêmes. Bon, c'est ridicule. Et ce terrorisme, on sait également qu'il est le fruit de manipulation qu'il y a des confins. Ça sert de ça. Mais en réalité, ce sont derrière. Ce sont eux qui... qui manigancent pour en arriver à ce stade-là, pour ensuite en faire une contre-darroi. On va dire que les musulmans sont des terroristes. On dit les actes terroristes qui ont marqué l'histoire. En islam, c'est une chose nouvelle, ça. Il y a encore une cinquantaine d'années, ou voire peut-être un peu plus, les premiers à avoir apporté les actes terroristes, la base des attentats terroristes, c'est-à-dire les rois des musulmans. D'accord Comme des gens comme Syed Qotb et autres. C'est eux qui ont planté ce fikr. Oussama Ben Laden, c'est-à-dire les rois des musulmans. Ah, salafi. salafi, les salafis, c'est pas salafi, c'est ihwani. Les frères musulmans, ils font des famusement. Ça bas c'est ça à lui. Il est plus un terroriste, les gens qui complotent, ils font des des des des secrets ou quoi Ce sont les frères musulmans, c'est pas les salafis. D'accord. Et les frères musulmans, c'est quoi leur tadika On s'en fait plus de pousser pour tout ça pour prendre le pouvoir. D'accord, pour te dire. Et les plus grands vendeurs de la religion, ce sont eux. On doit pas parler des plus grands vendeurs. D'accord. ce que l'abur c'est quoi c'est pas un truc que n'aime tout le la laurie c'est pas que le, le tawhid prédomine c'est avoir le pouvoir et ils disent soit si le pouvoir c'est faut pas ta charia on dit la charia mais faut quoi toi faut y ta pas l'appliquer avec tes frères à tu as pas l'appliquer et comment tu t'y prends tu n'arrives pas à l'appliquer donc quand tu le arrives tu vas faire tu vas pas l'appliquer également on a vu par exemple en misre ils ont eu un président qui a dit ils ont appliqué la charia voilà chez Voilà, chef. Dans un pays, tu vois que les, ils ont des des des les les, les présidents ils ont des mouyaux vers euh, les rois. D'accord Est-ce qu'ils ont peur que la chahia Voilà, chef. Donc, ce qui ça être là c'est même. Et ils prétendent ça le Pic a pris le l'a chahia absolument sur la Saudi, rappelez de la combattre. Donc vous êtes hypocrites. Un monde devrait appeler la Saudi et combler les les vents qui ache chez eux. Ah, on ne sait vous les combattre, vous le rendez les créants. Et ben vous avez à comprendre que donc si vous avez le pouvoir, vous allez faire quoi Il avait dit son ville. Les Ikhwanis, ils ont dit, le jour d'un pouvoir, les premiers par qui vous commencent, c'est vous. C'est ça la vie. Les premiers, c'est vous. C'est ça ton Tauhid, c'est ça ton Sharia. Tu, tu es les Aulid Allah. Bah, c'est vrai, enfin, Allah. Car là, on ne donne pas le pouvoir, Allah. Car là, on ne donne pas le pouvoir. Parce que franchement, ça fait rien comme dans le Hadith, là. On se tue entre nous. Regarde, la... c'est quoi la guerre qu'il y a en Libye Comme conflit, c'est quoi Parce que les gens qui ont le pouvoir actuellement, on va dire d'un côté du pays, sont des Ikhwanis. Donc les autres ils les combattent. Mais c'est pas pour le pouvoir les frères. Donc combat entre quoi Entre vous-mêmes. Le vrai problème au Diaha c'est une fitna. Ça un combat de fitna, c'est pas j'ose. C'est des aussi qui s'entre-tuent. Pourquoi Pour le pouvoir. Et ils sont en train de donner une personne qui employé sa larvie. Pour dire ils vont dire pas de relais, tu vois, alors l'armée même ce qui est derrière. Donc et cela fils engage de l'armée pour combattre des frères pour aider un homme de pouvoir, sans ne pouvoir le jurer le pouvoir. Sans c'est la charia qui met en place. Et mettre la démocratie en place. Et toi tu vas aller faire cela. Tu tu dis bon c'est bon pourquoi pour que demain l'homme que tu encourag que tu tu soutiens il arrête la démocratie en place. On va pas qu'acheter en place. Et tu fais quoi là Tu vois C'est le feu ça. C'est le feu quoi. Et les coups en derrière, yallah ils allez monter le feu comme le le petit lézard qui s'est soufflé sur le feu d'Ibrahim. Ils allez monter. Tiens des armes à toi. Tiens des armes à toi, tu vois. On est avec toi on on est avec toi. Allez tapez-vous on vous regarde. Et après qu'on va tous tuer, on ramasse انظروا اصلي الاسب يوم السبت فمكولا وروه البلقاني في صحيحه وزاد وانما اخاف على امتي الائمه المضلين وزي وقع عليهم السيف لم يرفع الى يوم القيامه ولتكم الساعه اطي يلحق خَيْيُنْ مِنْ أُمَّةِ بِالْمُشْرِكِينَ وَحَتَّى تَعْبُدْ فِي أَمْ فِي أَمُنْ مِنْ أُمَّةِ الْأَوْثَانِ Donc il a dit, dans un ajout de Bilqani, ce que j'ai le plus faire pour ma communauté, ce sont les guides égareurs. Et, et que, si jamais la guerre se déroule entre eux, qu'elle ne cesse pas jusqu'à ce que l'heure vienne. C'est-à-dire qu'elles sont plutôt en guerre. et que l'homme ne verra pas parce que un groupe de ma communauté est rojal mouchtaqid. Ou lekin un, un groupe de ma communauté adore les idoles. Adaw ashah. Wa inna sayakunu fi ummati kaddab 30. Tous eux y z'allument qu'il est un prophète et ana khatim an-nabiyyin, la nabiy ba'di. Il a dit qu'il y aura après moi dans ma communauté 30 grands menteurs qui vont prétendre être des prophètes. Je suis le sceau des prophètes, plus de prophètes après moi. Plus de prophètes après moi. Wala ta'zalu ta'ifa min ummati ala al-haq mansuratan la yadurruhum man hatharhum wa man khafarhum wa la man khalafachum hatta yati'a amru Allah tabaarak wa ta'ala. Et que god de, de ma communauté ne sera pas sur la vérité secouru. Et ceux qui les abandonnent de leur auront rien. qui s'opposeront à eux jusqu'à jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah Azawajel. à l'heure. Ou c'est avant l'heure qu'on avait dit que. Il dit Zawalil ard ay jama'aha li. C'est-à-dire que Allah a rassemblé la terre pour que je la vois. Avec les Zain les rouges et les blancs, et eux, comme César et Kisra. Et on a parlé du trésor de César avec les rouges, car la majorité les arabese هو الذهب وانكنس كسراء بالابيض لنا غربه الجواهر والفضه كمونجي دو روج اي نو بلون نو روج اي لور كي تي لا بيغوند ريشيس دي روما اي لو بلون كي سون لي بيع بريسيوز اي لي لارجون كي تي لا بيغوند ريشيس دي بيرس سنا اي جودم C'est l'indécence. Ce sera là, on a exécuté là, c'est une chose qui tue en masse. Lui il a dit, Diodope, ça c'est une une famille, la famille, tu vois. Et d'autres on la montre que c'est plus large que ça. C'est toutes choses qui amènent un un grand euh un grand mortalité en en un lieu en, et en une période précise. Qui nous issueux aussi de la parman de l'homme, non C'est quoi un homme Des hommes tuent un grand nombre d'hommes, sur ça ça bla ça des choses qui vient par des des faits qui veut pas d'abattre de l'homme ça ça peut eruption volcanique gros venant de l'at, ça peut ça peut ça peut être un, un, un armée ça peut être tu vois ça ça fait pas je crois pas qu'on dit génocide pour genre de d'événement alors là il faudrait vérifier le génocide pour moi ça ça vient de la tuerie de l'homme la tuerie humaine euh يَسْتَبِحُوا وَيَسْتَحِلُوا ça veut dire qu'ils auront leur le son permis et qu'ils les tuent بَيْلَتَهُمْ أَيْ مُعْزَمَهُمْ وَجَمَعَتَهُمْ ça veut dire que ces ennemis tueront le plus gros des muslims leur ensemble إِذَيْ كَدَيْتُ مْقَادَانْ فَإِنَّوْ لَا يُرَدُ إِذَيْ حَكَمْتُ حُكْمَنْ مُبْرَامَنْ لَا يُنْقَدُ que si Allah il dit quelque chose cela ne peut que se réaliser ا de tous les condinateurs Al-ayma al-mudallin hum al-umara wal-ulama wal-ibad alladhiy yuqtada bihim alladhi yqtadi bihim an-nas fiyahkumuna bi fihim bighayr al-ilm fayudallun wa yudallun Donc chaque guide égaré c'est ça peut être les gouverneurs les savants ou les dévots c'est tous les gens que l'on prend en exemple Qui y dhon C'est-à-dire qu'ils jouent en science, qu'ils s'égarent eux-mêmes et qu'ils égarent les autres. Les gouverneurs par les fausses lois qu'ils font, les religieux par les fausses avis qu'ils donnent et les dévots par les bidons qu'ils feraient. Ils, ils égarent les gens. D'accord Pour ceux qui sont pas sur la denture, je parle. Ils évoquent allihim le saif et ils badafih min qatl dhulman. Bako dit peut-être là-dedans, les cotes d'Ousman, on a dirait rien. C'est juste que le meurtre, on a dit tout à l'heure on a dit la guerre, c'est le meurtre, la tuerie entre eux commence, elle se sera juste parce que il est leur. D'accord, tout à l'heure j'ai dit guerre, le mot guerre c'est pas trop le mot qui convient. C'est fallible, c'est le fait que le fait qui s'est produit. Non. Il s'est déjà commencé qu'Ousman. Quand le premier qui était tué par la main des musulmans C'est Othmane. Il y en a Omar, ce n'est pas Muslim qui l'a tué. Ça m'ajousse. Ama Othmane il se dit pour les khawarij. Et Ali kathalik. Oh akadha. Donc de là, ça a commencé la tuerie entre les Muslims. Jusqu'à ce jour. Oh akadha. Hayyun hay kabila tribus. في امم جماعه دي groupes الهوسان جنب وصن وهو ما عبد من دون الله خاتم النبيين اي اخرهم دار دي بروفيت صوت البروفيت طائفه جماعه حطت هي امر الله الظاهر انه ما رويه من كبد ما باقيه من ارواح المؤمنين بريحه طيبه لا يبقى Comme on l'a dit, que l'ordre d'Allah viendra, qu'il n'y aura plus le muslim, mais cela sera avant l'heure. Ils seront tous pris par une brise, une bonne brise, qui va prendre les âmes des muslimines qui resteront, et ensuite il sera avec des koufars, quand l'heure et la fin du monde se déroulera. Le pire des gens. Il y a quoi le fichat à l'Ijman Ali يوبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ان الله جمع على اول الارض فراها مشارقها ومغاربها وان مركه امه امته سيبله ما راى ماذا وسال الله عز وجل الا يهلك امته بجدب عام ولا يسلط عليهم عدوا من غيرهم يستحل جمعتهم ومغذبهم وان الباري تبارك وتعالى قد استجاب له ذلك الا ان يحدث النزاع فيما بينهم ويحمل بعضهم على بعض السلاح فحين ذلك سيقتل بعضهم بعضا ويذبح بعضهم بعضا ثم بين الصلى الله عليه وسلم اخطر شيء يخافه ولا امته وهم زعماء مضلون الذين يقتدى بهم فيحكمون في الناس بغير علم فيضلون فيضلون انفسهم وغيره وان القتل اذا ابتدئ في هذه الامه ظلما فسيستمر الى يوم القيامه وانا جزءا من امته سيعبدون الاوثان هذا وشاره وانه سيظهر في ظروف امته 30 شخص يدعون النبوة كذبه لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر انه اخر الانبياء وانه لا نبي بعده حتى لا يستر الياس الى نفوس المصيبين بشراهم ان جماعه من امه ان جماعه من امته سيبقون للحق منصورين لا يضرهم من خذلهم او كذلهم عطيت يا امر الله وطلعت جسك سير بيان وحديث comme Jeanasto Il y a quoi les فوائد بياد معجزات النبي صلى الله عليه وسلم cela مطلق le miracle de la prophétie du Nabi صلى الله عليه وسلم cela il y a bahat d'al-a'adim li muslimin cela dikit qui les permet au musulmans de prendre le butan car à, à la base qu'on le butan était interdit au comme tu nous avons dit quand faisait la guerre qu'on n'est pas de butan il est tout en un lieu et un feu du ciel venait consommer tout سَلِسَنْ حِرْسَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ سَلَّمَ لَا أُمَّتِهِ Le souci que porte le Nabi صَلَّى اللَّهُ سَلَّمَ لَا أُمَّتِهِ رَبِيَ عَنِزْبَالْسِفَةَ الْقَوْلِ اللَّهِ Ça montre qu'Allah il parle. خَمِسَنْ أَنَسَبَبُ هَلَاكَ يَعَدِي الْأُمَّةَ وَنِّزَعَ فِي مَا بَيْنَهُمْ Alors la cause de la perte de cette communauté, c'est une divergence interne. Et quand on parle de pour diverger et de ce dévi de la vérité. Ça dit ça, بيان خطر الاعمال المضللين والتحذير منهم, donc j'ai des mauvais imams, des mauvais guides et la mise en garde contre eux. Sabian, وجود الشرك في ادي الامه, que le shirk est présent dans cette communauté. Hadaw shar. Saminan takdhib kull man, takdhib kull man ya dda'i an nubuwata ba'd an nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de démonter à toute personne qui présentera la nabouah après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lui, il a dit 30, qu'il y a de Zaboun, en fait, ce sont 30 majeurs qui ont beaucoup de suivants. Mais en vrai, ils sont plus nombreux que ça. Plein Il dit, je suis des prophètes. Et parmi eux, certains, ils étaient fous, juste. Ils voient celle de la folie, halal nafsiyah, d'accord Je suis le Mehdi, je suis le Mehdi. Il a perdu la tête. Et d'autres, ils savent très bien ce qu'ils font. D'accord Et il dit 30, il parle de 30 principaux. Et ils auront Une influence sur la Ummah. C'est le français ou le français Ça, je ne sais pas. L'année dernière, c'est celui qui... C'est un... Je crois que c'est un afghan ou un pakistanais d'Angleterre. Qui est la, la tête des, des, de, de, de ce qui s'appelle coranistes à cette époque. J'ai oublié son nom. Il n'est pas arrivé à bouler la sunnah. Pour après prétendre quoi Un nebouah. En tout cas, pour parler à Hadith, après, il vient de dire, c'est moi, je suis un prophète. Celui qui a avec l'histoire de tout ce qui est euh, les calculs avec le chiffre 19, là. Avec le chiffre 19, là, les calculs, là, je trouve que c'est lui qui a apporté ce truc-là. Allah Allah. J'ai oublié son nom. Euh, Ta-si-ad-Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, wa khatam al-Nabiyyin. Le Mohamed est le sœur des prophètes. Le dernier. Le dernier. « عَاشِرَنْ اسْتِمْرَارَ الْحَقِّ فِيَدِ الْأُمَّةَ عَسْتَيَا عَمْرُ اللَّهِ «Que le حَقِّ restera présent dans la communauté. Jamais il ne disparaîtra. Pourquoi ?»« Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « نتشتامي رماتي رمزولة الله. Il y aura toujours du حق qui sera présent. مُنَسَبَاتِ الْحَادِثِ الْبَامُ وَلْتَوْحِيدِ خَيْسُ دَلَى الْحَدِيثِ أَنَّبَعْدَ حَدِي الْأُمَّةِ صَيَ عَبُودِ الْأَوْسَانِ Donc le lien du hadith par rapport au chapitre, au Tauhid, c'est qu'une partie de cette communauté se mettra à adorer, et elle l'a déjà fait d'ailleurs, à adorer Zidane. Mais lui, par, par rapport à son époque, son époque qu'il n'y avait pas, c'est apparu après. Et nous, on est en plein dedans. مَا فُمَ عَذَا كَمَلْنَا هَذَا الْبَادِ فَيَ اللَّهُنَا وَالْحَمْدُ الْقُل